ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدهج محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بزعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نبدأ في اليوم الاميرو 21 دعا l'explication de la réalité de la secte des Shi'a Et hier on a commencé à expliquer qu'est-ce qui a rapport avec euh, la relation entre l'Ikhwan, l'Al-Muflissim, la secte de Hassan al-Banna et euh, yani les Shi'a al -rafidah. Donc on a commencé à faire une petite introduction, on a parlé de certains points, on a parlé de Jamal al-Dina al-Avrani, on de et de Mohamed Rashid Reda. On a parlé de Hassan al-Banna, on a fait une petite, une, petite, une petite explication, un survol de certaines paroles de certains d'entre eux. Puis là on va continuer donc sur cette voie, Inch'Allah. Et qu ce qui est important de comprendre en ce qui concerne la position d'Ikhwan vis-à-vis des, des, des Rafidah c'est qu'ils suivent la règle qu'ils ont établie qui est une règle hypocrite et politique qu'on a expliqué hier C'est la règle de, de, de l'hypocrisie et de l'égarement que suivent la plupart des koufars, la plupart des politiciens et des hypocrites hein? et c'est un système ou un principe une règle qui amène les gens à accepter n'importe quelle forme d'égarement soi-disant au nom de la pluralité puis au nom d'accepter les divergences dans le but d'arriver à un objectif ou à un but politique et ça bien entendu c'est contraire totalement à l'islam bon et pour vous donner un exemple de ça aussi par, par rapport à euh, sur le plan historique récent qu'est-ce qui s'est passé euh, durant la guerre du Golfe on, voit, on a vu que les Ikhwan ils ont pris une position hein, et ils ont défendu euh, Saddam Hussein ils ont, ils ont défendu Saddam Hussein qui est un Ba'si qui est un, hein, qui est un, un socialiste hein, de, du parti de Ba'af et qui est un parti de Kouf il n'y a pas d'autre là-dessus Donc ils avaient pris sa défense Contre l'Arabie Saoudite Et après, pourtant, auparavant Durant la guerre Iran-Irak Et eh bien euh, Les Irouans étaient Du côté de Saddam Hussein euh, Du côté, pardon, de l'Iran Et de Khomeini Contre l'Irak Dans la guerre Iran-Irak Donc dans la guerre Iran-Irak les Ikhwan étaient du côté de l'Iran et de Rouménie. Durant la guerre du Golfe, ils étaient avec Saddam Hussein contre l'Arabie Saoudite. Donc ça c'est pour vous montrer un petit peu comment la politique des Ikhwan fonctionne. C'est-à-dire qu'ils ne se basent pas du tout sur l'aqida et sur les fondements de l'islam pour établir leur wala et leur barats. Leur huala et leur barat sont basés sur des intérêts politiques et économiques uniquement. Et non, et, et pas du tout sur euh, les questions qui ont rapport avec la croyance et la foi. Contrairement à la position de, des musulmans, d'ahle sonnati ou al-jama'a, ils regardent dans les situations qu'est-ce qui peut amener le plus grand mal ou le plus grand bien et ils... Euh, juge Yannid après qu'est-ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna et l'Aqida la qu'est-ce qui est moins dangereux ou moins grave pour l'Aqida la donc si tu as choisi entre les Rafidah et les communistes socialistes bien entendu les Rafidah sont plus dangereux que les communistes puisque les communistes ils ne parlent pas au nom d'une religion en général ils parlent au nom d'un système qui est fabriqué, inventé par les juifs et les chrétiens c'est un système de coufre et tout le monde sait que c'est un système de coufre Tandis que les rafoudras, quand ils parlent de leur voix et de leurs égarements, ils parlent au nom de l'islam et ils se présentent comme étant des musulmans. Alors c'est quelque chose qui peut mettre plus de choubha et qui peut tromper plus de gens par rapport à leur message. Donc c'est plus, plus dangereux hein, pour les musulmans d'être trompés. C'est plus facile pour les musulmans d'être trompés par des, des rafoudras que par des communistes. Maintenant, quand on regarde la même chose par rapport à la position de l'Arabie saoudite vis-à-vis -vis de l'Irak, eh c'est la même chose. Yani. Quand, quand tu vois le mal qui peut venir du fait de s'allier avec Saddam Hussein ou de s'allier avec les Américains, yani. Saddam Hussein, quand tu compares, Saddam Hussein c'est un communiste kafir, c'était à l'époque, les ulama avaient fait la fatwa que c'était un communiste kafir, et donc, ils ont dit, celui-là, son danger est plus grand, puisque c'est un homme qui parle arabe et qui appelle à l'islam, qui prétend appeler à l'islam ou défendre l'islam. Et même à l'époque, il appelait au djihad, soi-disant. Et ça, c'est une forme d'hypocrisie, bien entendu, pour attirer les gens, et les de, de, attirer les musulmans et les mettre de son côté. Alors que les Américains, tous les musulmans savent que ce sont des chrétiens ou des juifs, que ce sont des koufars. Donc, le danger d'être trompé dans ce, dans ce de ce côté-là, c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus dangereux par, de, de se faire tromper par les euh, les arabes communistes que par les euh, yani, les chrétiens, les juifs de, des Etats-Unis. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'il y yani, quand on regarde le, le pour et le contre, et le plus grand mal... Et le, le moindre mal, on voit lequel des deux est plus, est, est plus clair, et plus facile à comprendre, et plus facile à suivre. Et on, a, on, a, on, a, on adopte la position par rapport à ça. Bien entendu, les, les questions et les, euh, les exemples que j'ai pris, c'est pour simplifier. Car c'est car certain que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est juste pour vous faire comprendre un peu, de façon simple, les si on regarde les choses sur le plan uniquement de la Rida et du manhaj, tout de suite on arrive à avoir une idée plus claire. Mais si on se base sur des intérêts politiques et économiques, là c'est sûr que la balance change et là on rentre dans toutes sortes de formes d'hypocrisie et toutes sortes de formes de contradiction et qui ressemble à celle des coupfa et des démocrates et des laïcs dans les pays occidentaux, qui s'alient avec des gens selon leurs intérêts et leur et leur, euh, et leur système politique. <coughs> maintenant, bon, on a assez parlé de ça. Maintenant, on va parler maintenant des positions de certains parmi les penseurs et théoriciens des Irouans vis-à-vis de la révolution qu'il a eu en Iran, hein, qui, était, euh, qui était orchestrée par Khomeini, qui était le penseur de cette euh, révolution, soi-disant islamique, qui est en réalité une révolution chiite, rafidite, qui avait rien à voir avec, avec l'islam mais qui se, le, qui se donnait le nom de révolution islamique <coughs> et à ce sujet-là à l'époque la majorité des ikhwan ont pris la défense de Khomeini et il certains d'entre eux même le voyaient comme étant un réformateur et le voyaient comme étant le sauveur de la oumma celui qui allait faire revivre l'islam à l'époque euh, à l'époque euh, moderne bien entendu euh, certains d'entre eux euh, savent, ils savaient savaient les, les, les contradictions des rafida dans la aqida par rapport au coran et à la sunna mais certains d'entre eux euh, bien entendu étant donné qu'ils suivent leur programme politique et leurs intérêts ils, ils passaient par-dessus ces divergences et ces différences là au nom de comme on a dit hein, au nom de l'unité et de s'unir contre les contre les ennemis soi-disant donc il ça et, et parmi les, les exemples mentionnés dans le livre du Cheikh qu'on a mentionné hier c'est le Cheikh Abu Abdel A'la Khaled ibn Muhammad Othman al-Misri dans son livre al «Kachf al-Alaq al-Muriba » «Bain al-Shi'a, al-Rafidah, al-Imamiyah » «Wahizb al-Ikhwan al-Muslimin » il mentionne des positions de différents, euh, parmi les, de différents hommes de différents penseurs parmi les Ikhwan euh, par exemple Salim al-Buhansawi euh, Muhammad al-Ghazali ça c'est certains d'entre eux Omar Tlemisani euh فتحي يكن le responsable au Liban. Un des frères Ouliba un des chefs des au Liban. et, euh, et, et d'autres également sont et euh, mentionne le nom de celui qu'on appelle euh comment s'appelle celui-là Rashid El Ghanouchi de celui qui était le, le chef du parti des wan en, en tunisie qui qui, qui a été euh, expulsé et qui qui vit par la suite qui a vécu par la suite en angleterre je pense qu'il est encore là bas donc ça c'est des exemples de, de certaines des personnes parmi les phones qui ont envoyé des, des lettres et qui ont écrit des textes et qui ont parlé au sujet de cette révolution iranienne hein, et euh, chiite et qui ont mentionné leur position en faveur de cette soi-disant révolution-là. Bon, on va commencer donc à lire certaines paroles à ce sujet-là. Donc il dit, « Il dit l'aussu Salim al-Buhinsawi, un de mes pensées à l'écrivain des musulmans dans le livre « Al-Sunnah al-Muftara Aliha »« Depuis qu'il s'est créé l'écrivain entre les والتعاون قائم بين الإخوان المسلمين والشيعة قد أدى ذلك إلى زيارة الإمام نواب سفوي سنة 1954 للقاهرة ثم قال و... ولا... ولا غروة في ذلك فمنهاج الجماعتين تؤدي إلى هذا التعاون سلم البهنساوي qui est un des penseurs parmi les Ikhwan du de parti des Ikhwan il dit dans son livre al sunna al-Muhtaraha al al-page 57 depuis que la, le groupe de rapprochement entre les sectes islamiques a été fondé euh, et que l'imam al-Banna ainsi que l'imam al-Qumi un des Chiites ah, ont collaboré ensemble avec les, et ont établi cette collaboration entre les Ikhwan et les Chiites ah, Ça, ça a amené à cette visite de leur imam, qui est un shi'iraf, qui s'appelle Nawab Safawi, on a parlé de lui hier. En 1954, il a visité le Caire. Puis après avoir dit ça, il dit, et il n'y a rien d'étonnant là-dedans, puisque le manhaj des deux groupes amène à, ce, à, à ce genre de collaboration-là. Le manhaj des ikhwal, le manhaj des, euh, des rafidats, amène à, à ce genre de collaboration-là. الشيخ ابو الاعلى اللي كومنت على قلت ارايته فهمك الله وارشدك إلى الصواب كيف يعترف البوهنساوي بكل صراحه ووضوح عن التاء التعاون الحميم بين الشيعة وحزب الإخوان بل الادهى والأمر يقول إن منهج الجماعتين كان سببا في نجاح هذا التعاون أي منهج الإخوان لا يتعارض مع منهج الشيعة الرافضة وتأويل ذلك أن يقال إن منهج حزب الإخوان قام على قاعدة المعذرة والتعاون والسياسة النفاق والمداهنة ومنهج الرافضة قام على التقية والنفاق بإظهار خلاف ما يبطنون ومن ثم التقيا وكذلك كلاهما اجتمع على محاربة أنظمة الحكم القائمة في بلاد الإسلام سواء كانت تحكم بالشريعة أم لا وذلك لتحقيق سلطانهم والكل قد يسعى, قد يسعى لإزالة الآخر إذا تم تحقيق حملهما المنشود دونك المنسيان الشيخ أبو الأعلى المسري حفظه الله يقول جدي فسي لويكي بارك Euh, donc tu vois que Allah te fasse comprendre et te guide vers la position correcte tu vois comment Al-Buhansa oui, reconnait par lui-même de, de façon très explicite et claire hein, il reconnaît ce, cette collaboration hein, qui, qui est euh, amicale entre les deux groupes des Shia et du parti des Ikhwan et le pire encore et le plus, le plus grave encore c'est que Il dit que le manhaj ou la méthodologie des deux groupes est, est, est, est, est la cause de, du succès de cette collaboration-là. La cause du succès de cette collaboration entre ces deux groupes, c'est le manhaj qu'ils suivent. C'est-à-dire que le manhaj des Ikhwan ne s'oppose pas avec le manhaj des Shia al Et on peut expliquer ça en disant que le manhaj des ikhwan, il est basé sur la règle Euh, c'est-à-dire on s'excuse sur les choses sur lesquelles on diverge, puis on, on collabore ensemble sur les choses sur lesquelles on est d'accord, et euh, sur l'hypocrisie politique, et sur le fait de faire des compromis, et euh, de transiger sur les principes et les fondements. Tandis que le manhaj des rafidats, il est basé sur qu'est ce qu'on appelle la taqiyya et l'hypocrisie, et le fait de montrer le contraire de ce qu'on cache à l'intérieur de nous-mêmes, comme on l'a expliqué quand on a parlé de la question de Attaqiyya. Donc, étant donné que ces deux groupes-là suivent cette même règle, hein, cette même forme d'hypocrisie-là, eh bien, ils se sont retrouvés ensemble et ils se sont euh, rejoints sur ces, ces points-là, parce que tous les deux se sont euh, réunis également dans le but de combattre les systèmes et les gouvernements qui sont établis dans les pays de l'islam, peu importe qu'ils soient euh, en train de juger selon la sharia ou non, dans le but d'arriver à réaliser et à établir leur, leur état et leur pouvoir dans ces pays-là. Et donc, tous les deux sont d'accord sur, sur ce but-là. Et par la suite, euh, une fois nous aurons atteint, qu'un des deux à atteint son... Son, euh, son objectif, il fait tout son possible pour éliminer l'autre. Et comme c'est le cas maintenant en Irak, hein, on voit qu'est-ce qui s'est passé. Au tout début, à la, à la, avant, il parlait de rapprochement, puis de travailler entre les sunnas et les shi'as, ah, puis une fois que euh, euh, c est, c est, le gouvernement est tombé, et bien là, on voit que les shi'as ah sont tout pour écraser les gens d'ahles sunna. Hein? en Irak parce qu'on sait qu'en Irak la majorité c'était des sunnis des gens de, de la sunna et la minorité c'était des rafidah. et en Irak c'est le contraire, la minorité qui est sunnite en Iran Irak depuis qu'il y a eu la révolution iranienne, ils n'ont aucune euh, liberté, ils sont écrasés hein? et donc maintenant en, en Irak ils ont essayé de refaire la même chose et de, de, de faire en sorte que les sunnites, maintenant, soient ceux qui sont écrasés, puis ils font tout pour euh, détruire et tuer le plus grand nombre de gens qui sont parmi les gens de la sunnah, et détruire leur mosquée et faire la foudna entre, les, deux, entre les, les gens de la sunnah. Donc, en tout cas, on ne va pas parler trop de ça, c'est juste pour expliquer euh, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, alors qu'auparavant, ils parlaient de, de, de se réunir et de s'approcher. Ensuite, on donne des exemples maintenant en parlant d'un autre qui s'appelle Mohamed Al-Ghazali. Mohamed Al-Ghazali, on, on le connaît parce que c'est un des penseurs parmi les Irouanes qui a fait euh, le plus d'efforts de, euh, pour combattre l'adawa salafia dans plusieurs pays musulmans dans le monde. En Égypte, en Algérie et dans beaucoup d'autres pays. Mohamed Al-Ghazali, il a été à un moment donné, si je me trompe pas, recteur de, de l'université de Constantine en Algérie. Et durant cette période, il en a profité pour justement euh, corrompre beaucoup d'esprits et corrompre beaucoup de jeunes et les éloigner du manhaj, du Coran et de la Sunna, pour les amener vers les idéologies et les pensées des Ikhwan. Et euh, les, les, justement, donc, il a fait beaucoup de mal, de même que Al qardaoui aussi. Donc c'est pour ça qu'il est bien important de comprendre les, les, les erreurs et les égarments de cet individu-là, Mohamed Al-Ghazali. Donc, euh, non seulement il, il appelle au rapprochement entre les musulmans et les chrétiens, les musulmans et les juifs, et il dit que ce sont nos frères, que, bien, il faut éliminer les, diffé les différences entre les chrétiens et les, euh, les musulmans, et qu'il faut qu'on soit ensemble, etc., etc. Mais également, bien entendu, il dit la même chose à propos des rafaudats, et il appelle à l'unité. Sans prendre en considération لي وقال محمد الغزالي في كتابه كيف نفهم الإسلام ولم تنجو ولم تنجو العقائد من عقبه الاضطراب الذي أصاب سياسة الحكم وذلك أن الشهوات الاستعلاء والاستثار والاستثار اقمحت اقحمت فيها ما ليس منها فإذا, فإذا المسلمين قسمان كبيران شيعة وسنة مع أن الفريقين يؤمنان بالله وحده وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يزيد أحدهما على الآخر في استجمع عناصر الاعتقاد التي تسلح بها الدين وتلتمس النجاة Donc on voit, ça, ça vous voyez dans les paroles de Al ghazali c'est exactement cette attitude-là d'hypocrisie et de mensonge et euh, du fait de cacher la réalité et la vérité des choses et d'adopter un langage, euh, comme on dit maintenant au Québec, hein, politiquement correct, hein, dans le but de soi-disant adopter un, un discours politiquement correct, pour plaire à tout le monde et pour que tout le monde soit euh, satisfait, Mais, même si qu'est ce qu'on dit c'est complètement faux, complètement contraire à la réalité et à la vérité, ce n'est pas grave. Depuis qu'on atteint notre objectif et qu'on arrive à euh, suivre notre, le, le programme politique qu'on qu a établi, eh bien, la, la question de, de réalité ou de vérité, c'est un détail pour ces gens-là. Et ça, c'est le manhaj d'Ikhwan. Donc, il dit, Mohamed Al-Ghazali, dans son livre « Quelle est l'Islam ?» Ça veut dire comment on doit comprendre l'Islam. À la page 142, il dit il dit euh, que les croyances, donc, euh, après les, toutes les, les conflits, les, les problèmes qui, sont, qui ont atteint le, le gouvernement ou la, les questions de la politique, n'ont pas réussi à euh, ni régler ces conflits là justement à cause de, du fait que a, les gens ont cette passion, ce désir d'avoir le pouvoir et, et des choses de ce genre donc en voulant dire que les croyances n'ont pas réussi à régler les conflits et les problèmes entre les gens, à cause de l'amour de, euh, de, de, de, de l'unnia, la l'amour du pouvoir et ainsi de suite le fait de vouloir être plus haut que les gens, de vouloir être au-dessus, c'est-à-dire de vouloir prendre tout pour soi, et de garder toutes les richesses pour soi, ou des choses de ce genre. Donc, euh, ça a fait en sorte que ça rentré dans la religion, ceux qui n'en faisait pas partie. Et donc, on voit que les musulmans sont devenus deux grands groupes, Sunna et Shia, et il dit, malgré que les deux groupes croient tous les deux en Allah, unique, hein, croit en Allah unique et il croit en le message de Muhammad sallam. Et qu'il n'y a pas un des deux groupes euh, y a qui a plus que l'autre par rapport aux éléments de la croyance euh, qui ont rapport avec qu'est -ce, euh, qu ce qui amène le bien pour la religion et qui amène le salut. Donc, en voulant dire que a, on est deux groupes de musulmans, les sunnahs et les Tous les deux, on croit en Allah seul et on croit au message du prophète Muhammad, et y en a pas, y a, les chi'aïs n'ont pas plus que les sun, que les sunnites et les sunnites n'ont pas plus que les chiites en ce qui concerne la croyance et en qu'est ce qui a rapport avec le salut. Hein? Donc ça, c'est le langage politique que ces gens-là adoptent hein? en disant comme toujours comme on a un seul Dieu, on croit tous en un seul Dieu, un seul Coran, un seul prophète, un seul messager. Hein? On a la même croyance, soi-disant. Et tout ce qui a rapport avec les divergences, qui a rapport au fondement de l'islam, ils ne mentionnent rien de ça. Comme si ça n'existait pas, ou comme si c'était des détails et signifiant. Juste de se baser sur l'idée que on reconnaît l'existence de Dieu, parce que pour eux, c'est ça croire en Allah. Les questions de tawhid, comme on l'explique dans plusieurs décos qu'on a donné plus tôt, euh, précédemment, les questions de, de tawhid et la compréhension réelle du tawhid, han tawhid <té -s 'étonio> les conditions de la ilaha illallah et les choses qui annulent euh, le témoignage de la ilaha illallah tout ça ça, ça s'est n'est pas pris en considération par ces gens-là parce qu'ils ont une aqida qui est contraire à la d'ahl as c'est une aqida qui est basée sur la aqida des ash'ari ou la aqida des Soufiyah, Hein? et des gens déjà de, de, qui ont ce genre de croyances. Donc, ce n'est pas une aqidah salafie. Et c'est pour cette raison-là que pour eux, les divergences entre les, euh, les gens, lorsqu'ils parlent d'Allah, pour eux, qu'est-ce qui est important, c'est que du moment que tu dis Dieu existe, ça y est, tu es un croyant, tu as cru en Allah. Hein? Que tu fasses le shirk, que tu associes avec Allah dans l'adoration, que tu adores les tombes, que tu invoques les morts, hein? que tu sacrifies des animaux. Pour eux, ça c'est des choses... C'est des choses que bon, certains vont dire « Bon, ce n'est pas correct, mais ce n'est pas chirque pour eux, ce n'est pas important de, de se concentrer trop là-dessus. » Et en ce qui concerne le message du prophète, wa sallam, bon, le fait que ces gens-là prétendent que les imams d'Ahlul de, de, de Bayt ont, sont meilleurs que les prophètes, qu'ils sont plus hauts que les prophètes, ou bien... Le fait qu'ils insultent les lesbat ou le fait qu'ils qu disent que le' Coran qu qu possède aujourd'hui c'est pas le vrai tout ça' c'est même pas pris en considération et euh, ils passent par dessus ça comme si c'était un détail et ils disent yeah, nous, on n'a pas plus ils ont pas plus que nous on n'a pas plus que'eux et ils ont pas plus que nous donc on est tous euh, on, on possède tous les éléments nécessaires pour avoir le salut et pour appliquer la religion donc qu'est ce qui est bon pour, pour nous etc., etc il dit ensuite dans المهم ليف على الصفحه 143 وقال في في نفس الكتاب وكان خاتمة المطاف أن جعل الشقاق بين السنة والشيعة متصلا باصول العقيدة ليتمسك ليتمزق الدين الواحد مسقتين وتتشعب الامه الواحده إلى شعبتين كلاهما يتربص بالآخر الدوائر بل يتربص به ريب المنون ان كل امرئ ان يعين على هذه الفرقه بكلمه فهو مما تتناولهم الايه ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون الانعام دونك على الصفحه <تصفيق> 143 il dit ensuite Dans le même livre que à la, la, la conclusion de tout ça, ça a été que lessuls les, y a eu cette séparation entre les Sunna et les Shira et on essaie de ramener cette division là avec les fondements de la croyance, comme si c'était quelque chose qu'on avait créé par la suite dans le sens que comme si on essayait aujourd'hui de de se diviser et que les causes de cette division-là sont des causes politiques puis qu'on essaie de les ramener à des questions de croyance alors qu'à la base, ce pas des questions de croyance. C'est comme ça qu'ils essaient de montrer l'affaire. Et comme Tarek Souhaïdan, une fois, il disait ça même dans une euh, conférence qu'il a donnée. Il a dit, à la base, les conflits, les conflits qui existent entre Souna et Shia, c'est seulement des conflits politiques, puis on essaie d'en faire des questions de religion ou de, des questions de croyance, alors que c'est le contraire la réalité c'est que c'est des conflits c'est vrai que bon euh, les, les, la fitna qui est arrivée à l'époque des sohabas quand les sohabas avaient des désaccords entre eux, c'était des questions des tjihad et bien entendu ça ne touchait pas l'aqida sauf que celui qui a ramené les conflits dans l'aqida et les problèmes dans l'aqida c'est Abdullah ibn Sabah le juif hein, du Yémen et par la suite ça s'est développé et c'est à partir de de, de, de, de Abdullah bin Nusabah que les divergences dans les questions de croyance sont apparues puis se sont développées par la suite pour devenir qu'est ce qu'on appelle aujourd'hui la secte des Rafidah hein, et des Ismaéliens et des autres sectes également parmi les sectes des chiites mais sinon ce n'est pas, que, pas récent quelque chose qui est arrivé à notre époque ou à notre siècle mais ce sont des divisions qui existent depuis longtemps hein. et donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre ce que ce, ce genre de discours politique que ces gens-là donnent c'est de la poudre aux yeux qu'ils lancent aux gens donc il dit que le but de, de ces, de, de, du fait d'essayer de ramener cette divergence là à la, à la, au fondement de la croyance, c'est dans le but de diviser la religion qui était une seule religion en deux parties puis de diviser la Oumma en deux branches Chaque, chacun des deux côtés essaie de Euh, attend du mal de l'autre ou bien a peur de, de, de, de, des mauvais coups que l'autre pourrait lui faire et euh, chacun euh, essaie d'aider son, son groupe ou sa, sa secte en utilisant le verset et en essayant de l'appliquer à l'autre comme le verset 159 dans le surat de la Comme s'il essaie de prétendre que chacun des deux groupes essaie d'utiliser le verset qui dit que ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Hein? En voulant dire que euh, les shi'as l'utilisent et les sunnites l'utilisent contre les, les shi'as, mais en réalité, euh, ils n'ont pas raison de l'utiliser puisque chacun des deux sont supposés d'être ensemble sans tenir compte des divergences dans la croyance qui existe entre les deux. وقال فإن الفريقين يقيمان صلتهم بالإسلام على الإيمان بكتاب الله وسنة رسوله ويتفقان اتفاقا مطلقا على الأصول الجامعة في هذا الدين فإذا, فإذا اشتجرت الآراء بعد ذلك فإن مذاهب المسلمين كلها سوى في أن المجتهد أجره إن أخطأ am'asad. Donc, c'est après la page 45 et, euh, 44 et 40. 144 et 145, il dit que les deux groupes, c'est-à-dire les sunnahs et les chi'ahs, ont leur lien avec la foi en le livre d'Allah et la sunnah de, de son messager, salallahu alayhi wa sallam. Et ils sont tous les deux, ils ont tous les deux un accord absolu sur les fondements qui nous réunissent dans cette religion. Et et si par la suite il y a des divergences d'opinion, alors il faut savoir que dans les questions des, écoles, des divergences d'écoles entre les musulmans, il faut savoir qu'elles sont toutes égales parce que le Moujtahid a toujours sa récompense, peu importe qu'il ait une erreur ou qu'il ait raison. Donc, on voit ici comment il joue encore une fois hein? et, c et c on voit à quel point c'est grave leur façon de manipuler les, les gens puisqu'ils disent qu'il y a deux groupes qui ont rien avec l'islam avec la foi en le livre d'Allah et la sunna de son messager bon. on sait que les rafs, d'accord, on l'a expliqué dans les cours précédents euh, ils, ils, ils croient que le courant qu'on possède actuellement, c'est pas le vrai courant qu'il qu a été falsifié et changé par les sahabas hein, et que les sahabas ont enlevé dans le courant tous les versets qui parlaient de Ali et qu'ils ont ajouter dans le Coran des éloges à leur sujet pour, glorifier, pour se glorifier et que, que, que les sahabas auraient enlevé du Coran tous les versets qui critiquent et qui, qui montrent les fautes des sahabas donc le Coran qu'on possède aujourd'hui pour les ra'afidah ce, ce n'est pas le vrai Coran pour eux et en ce qui concerne la sunnah du, du prophète Mohamed il est important de comprendre que les ra'afidah ne considèrent même pas et ne croient même pas Hein, les hadith que les les ulamas d'Ahl ont rapporté hein, et ils rejettent Al-Bukhari et les muslims, et tous les sunnans et les livres de hadith et ils ont leurs livres de hadiths et leurs livres de hadith on le sait, ce sont des livres qui la plupart de leurs chaînes de narrateurs sont des, sont des euh, menteurs et des des, des, des des et non seulement ça ce sont des hadiths qui sont la plupart coupées puisqu'ils ne retournent même pas jusqu'au prophète, mais ce sont des hadiths qui retournent uniquement à leurs imams, hein, qui n'ont même pas de chaînes qui se connectent jusqu'à le prophète. Et ils n'ont pas besoin de paroles du prophète dans leur croyance, puisque pour eux, les imams sont infaillibles et ils ont la connaissance de toutes les révélations et ils, ils, ils connaissent toutes chose depuis la naissance donc ils n'ont pas besoin des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa lorsqu'ils ont les paroles d'un de, de, de leur imams c'est suffisant pour eux donc ça c'est qu'est-ce que Mohammed al-Ghazali il fait ici il jette de la poudre aux yeux aux gens hein, et il leur fait croire que les gens d'Ahl al-Sunnah et les shi'as sont d'Arkhan sur les fondements et sur les mêmes bases dans la religion et que s'il y a des divergences c'est des divergences Comparable à celles qui existent dans les questions de madahib entre les imams. Comme par exemple, entre le madhhab d'Ahl-Sunnah, comme le madhhab Hanafi, ou Shafiri, ou Hanbali, ou Maliki, ou euh, yani, les paroles des imams d'Ahl-Sunnah. Donc, il comparent ça avec les positions du madhhab Ja'fari, qu'ils appellent, qui est le madhhab d'Esna-Achriya. C'est... Euh, Donc, il n'y a aucune comparaison. Il n'y a aucune comparaison entre les deux. Puisque déjà, les, les bases des quatre madaïbes d'Ahl Sunna sont les mêmes sur les fondements. Ils sont tous d'accord. Sur l'aqidah la d'Ahl Sunna, les quatre madaïbes d'Ahl Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, euh, Ahmad, ils sont tous d'accord sur les fondements de l'aqidah la d'Ahl Sunna. Hein, il n'y a pas de divergence entre eux Sur les bases Et pour eux la référence fondamentale C'est Ils sont tous d'accord que c'est le Coran Et la Sunna et les djumah Mais pour les rafidahs Ce n'est pas le cas hein, Pour les rafidahs en premier C'est les paroles de leurs imams D'Ahlul Bayt Puis ensuite hein, Le Coran ils disent qu'il est falsifié La Sunna ils n'y croient pas <coughs> Puisqu'ils disent que les sahabas sont des menteurs, sont des koufars, après la mort du prophète sallallahu alayhi Et les djma'as, de quel djma'as on parle On parle de l'idjma'as, le consensus des sahabas. S'ils disent que les sahaba sont koufars, alors de quel ils vont, en quel djma'as ils vont croire Ils n'ont pas, pas d'idjma'as. Donc, les fondements des, des, des rafidats, même dans le fiqh, hein? si on regarde sur le plan du fiqh aussi, Ils n'ont rien à voir avec les fondements d'Ahl-Sunnah ou Al-Jamara. Donc, comment tu peux comparer les divergences qui existent entre les madaib Al-Fiqriya, qui sont les madaib d'Ahl-Sunnah, et les divergences qui existent entre les gens d'Ahl-Sunnah et les rafidah De dire des choses pareilles, c'est tellement un gros mensonge, c'est tellement grave comme mensonge et comme dé déformation de la réalité... Il yani, y, y a beaucoup de musulmans qui sont attachés, comme on dit, qui sont émotivement et émotionnellement attachés à des individus comme Mohamed Al-Ghazali, euh, Sayyid Qutub, euh, Youssef yani Al-Qardaoui. Et du moment qu'ils vont entendre quelqu'un les critiquer, ils vont euh, yani, automatiquement se fermer les oreilles hein, et refuser d'accepter quoi que ce soit de ce qui est dit de la euh, de, yani, de la part de la personne qui les critique. Ils ne vont pas regarder est-ce que ce qu'on est en train de dire, c'est la vérité ou non. Du moment que tu critiques celui qu'ils qu aiment, et que tu mentionnes les erreurs qu'ils ont, qu ont faites en, dans leurs paroles, et dans leurs livres, dans leurs écrits, automatiquement, ils se bloquent. comme Un peu comme l'autruche la, qui rentre sa tête dans la terre, qui refuse d'admettre la réalité. Ou bien comme la tortue qui sa tête dans la dans sa carapace elle ne veut pas voir qu'est ce qu y a à l'extérieur donc il se ils se referme sur eux-mêmes et la seule chose qu'ils font c'est de refuser d'accepter qu'est ce que tu dis même si ce que tu dis c'est la réalité hein? et même si tu leur mentionnes le livre et le numéro de la page hein, et les preuves de l'erreur que ces gens là ont faite. ils prennent la chose de façon personnelle au lieu de regarder la chose sur le plein de de quelqu'un qui recherche la vérité et à savoir qu'est-ce qui est de distinguer entre qu'est-ce qui est hak et qu'est-ce qui est batid. Donc, les divergences qui existent entre les mujtahidoun, entre les imams d'Ahl-Sunnah, c'est vrai que si un, un imam, un alim, un mujtahid, il fait un ishtihad et qu'il a une erreur, hein? il a une récompense pour son erreur. Hein? Même s'il si n'est pas puni, il est excusé pour son erreur par Allah. Pourquoi Parce qu'on croit en sa sincérité et, et non seulement ça mais aussi c'est que le point c'est que on sait que c'est quelqu'un qui est sur un manhaj qui est, là, qui est un manhaj de vérité et que c'est quelqu'un qui a une méthodologie qui est correcte et donc quand il parle de religion il suit cette cette voie et cette ligne qui est claire et qui est véridique s'il s'est trompé c'est une erreur donc il est récompensé pour son intention Mais il n'a pas la récompense pour le fait d'avoir atteint la vérité et la, la position correcte. Donc ça c'est en ce qui concerne le Moujtahid. Mais le Moujtahid, celui qui est déjà à la base, son manhaj et sa méthodologie, elle est erronée et incorrecte. Lui, il n'aura pas de récompense pour son erreur, puisque à la base, il ne pouvait pas atteindre la vérité. Et s'il avait... S'il si, si atteint la vérité, c'est par hasard, c'est par erreur qu'il atteint la vérité, puisque son manhaj est faux. Et on peut peut-être peut même euh, arriver à comprendre cet exemple-là de façon plus claire si on compare avec un problème euh, mathématique, par exemple. Dans le sens que si quelqu'un, par exemple, il, a, euh, il prend un cours de maths et que dans le cours, on lui, euh, on lui enseigne une, une méthode pour Faire un, pour résoudre un problème et euh, qu'on lui donne les données du problème. Maintenant, euh, lorsqu'arrive l'examen, l'élève doit résoudre le problème mathématique en se basant sur la méthode que le professeur a enseignée. D'accord? Maintenant, il y a deux élèves qui vont euh, répondre à la question et le premier élève qui utilise la méthode que le professeur lui a enseignée et qui prend les données qu'on lui donne et qui répond à la question qu'on lui a donné le problème qu'on lui a donné et dans son dans son dans son élaboration ou dans sa façon de, de faire le problème donc il a suivi la bonne méthode hein, il a suivi du début jusqu'à la fin la bonne méthode sauf qu'il s'est trompé dans un calcul Il a introduit une mauvaise donnée. Donc, à la fin du problème, il, a, il est arrivé à une mauvaise réponse. Mais il a suivi une méthode qui est correcte tout le long de son calcul et de son développement. Tandis que l'autre élève, lui, il a pris les données du calcul, mais il a dit, moi, je ne vais pas utiliser la méthode du professeur, je vais utiliser ma propre méthode ou bien une autre méthode. Hein? Et, et il est arrivé à la bonne réponse à la fin. Donc, arrivé au moment de faire la correction des deux, des copies des deux élèves, celui qui a suivi la bonne méthode, mais qui avait la mauvaise erreur, lui, il a eu la moitié des points. L'autre, il n'a pas suivi la bonne méthode, mais il avait la bonne réponse, il a eu zéro. Et l'autre qui avait la bonne méthode et la bonne réponse, lui, il a eu les deux points. Donc, on peut comparer ça à cet exemple -là. On peut comparer la question de l'ishtihad, bien entendu c'est une, une, une simplification de la question parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça mais c'est pour faire comprendre la différence entre le mouchtahit qui a eu la bonne réponse et la bonne méthode donc lui il a deux, il a deux récompenses au lieu d'une euh, il a deux récompenses donc il est complet l'autre il a une récompense au lieu de deux parce que Euh, parce qu'il a eu la bonne méthode mais il n'a pas eu la bonne réponse et le troisième il n'a pas eu la bonne réponse et il, euh, il a eu la bonne réponse mais il n'a pas eu la bonne méthode donc lui il est arrivé sur la bonne réponse mais ce n'est pas hasard hein? donc ça c'est le mot c'est l'innovateur parce qu'en général il n'arrive pas à la réponse correcte puisqu'il n'a pas suivi la sunna pour arriver à sa conclusion Donc ça c'est un petit exemple que je donne comme ça pour faire comprendre wallahu aalam. Ensuite on voit il dit que il dit summa yuwasil qailan wa نجد ان المدى بين الشيعة والسنة كالمدى بين المذهب الفقهي لابن والمذهب الفقهي لمالك او الشافعي ونحن نرى الجميع سواء في نجدان الحقيقة وان اختلفت الاساليب on voit il va jusqu'au bout de sa de son raisonnement et de sa réflexion pour dire qu'est ce que je disais tout à l'heure du fait qu'il compare les divergences qui existent entre les gens de la sona et, et les, les ra en comparant ça avec les divergences qui existent entre les opinions des ulama lama ils ont des divergences dans le fiqh ou sur la question de l'authentification ou euh, de la faiblesse de hadif donc il compare ça entre entre euh, il compare ça avec ces divergences-là, et on sait très bien qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Ensuite, il dit « Waqala, aydan euh, » Donc, c'est ça, en tout cas. Et là, il mentionne d'autres citations, bien entendu. Tout ça, puis après, il dit euh, « Le cheikh Abu euh, Abdu'l-A'la, al-Musri, il dit euh, Abu Abdu'l-A'la, pardon. Abu Abdu'l-A'la, al-Musri, il dit هكذا يسير الغزالي على خطا الأفغاني ثم حسن البنه مرددا كلاهما كلامهما حرفيا ومحاولا إخفاء حقيقة المعتقد الرافضه وحقيقة الخلاف بينها وبين المسلمين فالرد السابق عليهما رد عليه دونك ال دي Voici من الغزالي ...qui est mort dernièrement... Hein, ...a suivi la même voie que... ...Gamaluddin al-Avrani... ...et que Hassan al-Banna... ...et qu'il a, a répété textuellement... ...les mêmes paroles que ces deux-là... ...que ses prédécesseurs... ...et il a tout fait... ...pour essayer de cacher la réalité... ...de la croyance des Rafidah... ...et la réalité de la divergence qui existe... ...entre les Rafidahs et les musulmans... ...et donc on peut les réfuter... On peut le réfuter, lui, Mohamed al-Ghazali, de la même manière qu'on a réfuté les deux précédents, c'est-à-dire Al-Afghani et Hassan al-Banna. C'est-à-dire qu'on connaît les réalités et les divergences qui existent entre les musulmans d'Ahl al sunna et les Rashidah. Et donc, on peut pas hein, mentionner euh, qu'ils sont comparables à des divergences de fiqh ou des choses de ce genre. Ça, c'est une forme de dipocrisie et de telbis et de déformation de la réalité. وايضا فقد تبع الغزالي الافغاني والبنافي دعوتهما الى وحدة الاديان ويظهر هذا جليا في غير ما موضع من كتاباته ونذكر موضعا واحدا وهو ما قاله في كتابه من هنا نعلم وما دام الإسلام يعطي ابناء الديانات الأخرى ما لأبنائه من حقوق ويفرض عليهم ما على ابنائه من واجبات ولا يعترض لعقائدهم التي أثروها برد ولا نقد فإنما يسمى يسمى مشكلة الأقليات ليس الا مكرا استعماريا خبيثا يراد به الكيد للمسلمين خاصه وتسويغ الجور عليهم واحتلال on voit maintenant un autre exemple de ce langage politique qui est utilisé euh, par ces gens-là par al, al afghani et al -banna, et euh, tous les autres parmi les Ikhwan ils suivent la même, la même voie et on voit à quel point même ils vont loin hein? ils vont loin là-dedans en allant ou en essayant même de prétendre que euh, une, le, on doit euh, disons faire ce rapprochement là avec les autres religions que l'islam donne hein, je vais vous lire la, la la citation comme ça vous allez prendre, vous allez comprendre exactement de quoi je parle hein, il dit également on voit que al-Ghazali a suivi al-Afghani et al-Banna dans leur appel à l'unification des religions et ça ça apparaît de façon très claire dans plusieurs dans dans plusieurs, euh, dans plusieurs points de son livre Ou dans, dans, plusieurs de ces, dans plusieurs endroits dans ces livres. Et on va mentionner juste un exemple ou un point ou un endroit dans un de ces livres où il parle de ça. Et où il appelle à l'unification des religions. Sinon, il y a beaucoup d'autres exemples de ça qu'on qu pourrait mentionner. Il y a, a d'autres citations dans ces livres où il appelle à l'unification entre le, la croix et le croissant. Dans, dans certains de ces livres. Et il y a juste un, juste un hadith là qu'il mentionne parfois. Là, il ne pas mentionné euh, textuellement. Mais sinon, euh, dans d'autres textes, parfois, il le mentionne comme étant un hadith. Et là, c'est pour ça que je veux euh, essayer de le trouver pour le mentionner comme ça. On pourra réfuter cette... Euh... Ok. Donc, voici ce que dit... Euh, Mohamed Al-Ghazali dans son livre « Minhuna na'alam » à la page 112. Il dit, comme s'il essaie de montrer que, étant donné que étant donné que l'Islam donne les droits aux chrétiens et aux juifs et aux autres religions, et qu'ils ont les mêmes droits et responsabilités que les musulmans, donc, euh, les questions qui ont rapport avec les sectes islamiques vont c'est encore, euh, en, en fait, pour comparer, pour, pour comparer entre les deux, pour dire que si l'islam donne aux chrétiens et aux juifs les mêmes droits que aux musulmans, alors dans ce cas-là, on ne peut pas euh, utiliser les questions de divergence de, de, entre les musulmans et les chiats ah comme étant euh, un prétexte pour faire de la division entre les musulmans. Donc c'est un peu ce genre de comparaison-là. Mais là, dans, le, dans la citation qu'on a mentionné, il parle en particulier du rapprochement entre les religions, entre les juifs et les chrétiens. Il dit... Donc on a, on a lu ça, puis on a lu la, la parole de Al-Ghazali. Donc il dit, étant donné que l'islam donne aux enfants des autres religions ce qu'il donne à ses propres enfants comme droit et qui leur donne, pour eux, ce qu'il leur donne à ses propres enfants comme obligation, et qu'on n'a pas le droit de s'opposer à leurs croyances qu'ils ont préférées ou qu'ils ont choisi en faisant une réfutation ou une critique, c'est-à-dire on n'a pas le droit de s'opposer par une critique ou par une réfutation à aux croyances qu'ils ont choisi et qu'ils ont préféré préférés. Donc, il dit, donc, qu'est-ce qu'on appelle le problème des minorités, ce n'est que qu'une ruse des colonisateurs, une ruse, une sale ruse des colonisateurs par laquelle ils veulent faire des complots ou des ruses contre les musulmans en particulier, et pour, en même temps, euh, aider la, la, la, la tyrannie et l'injustice qui, qui pèsent sur eux de même que l'occupation de leur pays. Donc, euh, yani, subhanallah, si, si vous avez bien compris cette parole de Mohamed Al-Ghazal, vous voyez tout de suite que c'est vraiment un, un mensonge incroyable qui est dans cette parole-là. Il prétend que l'islam donne aux gens des, des autres croyances les mêmes droits que qu'est ce qu'on donne, qu qu donne aux musulmans, puis qu'ils euh, ont les mêmes obligations que les musulmans ont eux-mêmes par rapport à l'islam, donc les mêmes droits, les mêmes, les mêmes responsabilités, les mêmes obligations, puis qu'on n'a pas le droit de critiquer ou de réfuter les croyances qu'ils ont choisies pour eux-mêmes. Là, ça c'est grave, hein, puisque le même le Coran est rempli de critiques et de réfutations de la croix des juifs et des chrétiens. Hein? Donc ça, c'est un exemple de ça. Et aussi souvent il mentionne euh, un hadith dans lequel il prétendent, prétendent que le prophète a dit C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes droits et les mêmes responsabilités que nous En parlant des gens du livre En parlant des juifs et des chrétiens, des gens de la Vemma Et c'est un hadith qui est daif hein? Cheikh Al-Alban il l'a mentionné dans ses salats al-hadith al-daifah i l'a dit, C'est un hadith qui est batil, il n'a aucune base. Et ça, c'est le hadith 1102 dans le al-Hadith al al-Darifa. Et donc, c'est pour, pour vous montrer que, euh, euh, souvent Al-Qardawi cite il cite ce hadith pour montrer que l'islam donne aux chrétiens, aux juifs les mêmes droits que, que, que ce qu'on donne aux musulmans et les mêmes responsabilités aux obligations de même que il mentionne un autre hadith aussi euh fa fa'alimhum annalahum malil muslimin wa alayhim ma wa alayhim ma alayhim donc il informe nek ont les mêmes droits et responsabilités que les musulmans et euh, al hafiz zaili da le volume 4 à la page 55 il dit euh il, il dit que ce hadith يعني, il, il ne le connaît pas. Et que يعني, il n'est pas authentique. يعني, il, il, il dit qu'il n'a pas de fondement. Il dit, le, le, le, le cheikh qui a écrit le livre en question ici, euh, qui s'appelle Et c'est une réputation de Youssef Al-Qardaoui. Il dit justement ici que Euh, ce livre -là, il, euh, ce là qui est mentionné par ces gens-là, il n'a aucune origine dans les, dans les livres hadith et il n'est pas authentique. Donc, ils se basent, eux, sur ce genre de hadith-là pour essayer de défendre cette idée qui est l'idée de l'égalité des droits, comme elle est enseignée par les juifs et les chrétiens dans les droits de l'homme, et ainsi de suite. Et bien entendu, ce hadith-là, il n'est pas authentique. Donc, on voit qu'Al-Razali, il répète encore le même mensonge à ce sujet-là et, bien entendu, encore une fois, on voit son mensonge. Donc, s'il est capable de mentir à ce sujet-là au sujet des juifs et des chrétiens, il est capable de mentir également au sujet des, des « shi'a rafidra » par rapport aux musulmans et justement par rapport à ce à, à ça on va voir à, à la fin si le temps, je ne pense pas qu'on aura le temps aujourd'hui mais sinon bon, on verra euh, au prochain cours la position de Youssef Al-Qardaoui on, on, on va montrer que comment cet homme là pendant 30 ans il a appelé au rapprochement et à la collaboration avec les Rafidah puis que tout d'un coup il vient de se réveiller et il vient de comprendre que les Rafidah sont en train de convertir beaucoup de, de musulmans parmi les gens de la sunna à la religion des rafidats et les appelle à insulter les sahabas et euh, à contredire les fondements de l'islam donc là il vient de se réveiller maintenant et, <coughs> et donc ça c'est euh, la raison pour laquelle euh, il s'est réveillé comme ça de cette manière tout d'un coup c'est quoi c'est parce que certains parmi les rafidats les chiars qui étaient dans son organisation de rapprochement, ont commencé à l'attaquer personnellement et à l'insulter. Et donc, étant donné qu'il qu s'est fait attaquer par eux de façon directe et personnelle de la part des rangs fidèles, et bien là, tout d'un coup, ils commencent à critiquer les rangs et à mettre en garde contre eux. Après avoir appelé au rapprochement et après avoir caché la réalité des croyances des rangs pendant 30 ans. On voit, on voit, comme on dit, jamais trop tard pour bien faire, mais là, on voit quand même que c'est de la malhonnêteté. Hein? Et tout ça, c'est, bien entendu, pour justifier leurs principes et leurs positions politiques. Ça, c'est le manach d'Ikhwan. Ok, ensuite, le sheikh, il dit, « Kultou ». وكان من منهج الغزالي أيضا الذي يمسخ وعقيدة الولاء والبراء أنه دعا أن أهل الذم من اليهود والنصار لهم حقوق مساوية لحقوق المسلمين وأنه لا يجوز الإنكار على عقائدهم الكافرة كما قال في كتابه من هنا نعلم كما نعلم يقول أن هذا يفعل من منهج الغزالي التي qui vient complètement effacer et euh, rayer complètement la aqida de al-wala wal-bara et l'éliminer complètement et euh, son منهج qu'il prétend que les gens de la dhimma les Juifs et les Chrétiens ont les mêmes droits et des droits égaux que les droits qu'ont les musulmans et donc il vient euh, il vient également dire dans cette citation là qu'on a lu tout à l'heure qui n'est pas permis de dénoncer ou de condamner la croyance de coffre qu'ils ont. Donc ça, c'est des exemples. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran de les critiquer, et il mentionne que ceux qui disent les paroles des juifs et des chrétiens sont des koufars. Laqad kafara al-lazina inna allaha thalithu salatha. Laqad kafara al-lazina inna allaha huwa al-masih abnu ils ont certes mécru ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala est un des trois un, un, le troisième du trois ou bien ils ont certes mécru ceux qui disent que Allah est le Messie fils de Marie et euh, il y a d'autres versets comme ça aussi ensuite il dit al-Ghazali on l'a lu ça déjà euh, maintenant Umar al-Tilmissani qui a été je pense le troisième chef le troisième murchid des Ikhwan après al-Hudaydi Je ne me trompe pas. bien C'était peut-être le deuxième après Hassan al Banna ou le troisième, en tout cas un des premiers qui a remplacé Hassan al Albanna. Il a écrit un livre ou bien il a écrit un article dans Majalata al-Dawah. Il dit, « Et quand il a écrit le premier chouette, le chouette, l'équipe, le mérite, le mérite, le mérite, il a dit Sunna »« Et il a dit « Le récit entre Sunna et la Sunna est « واجب الفقهاء الآن وقال فيه أيضا ولم تفتري علاقة الإخوان بزعماء الشيعة فاتصلوا بآية الله الكاشاني واستضافوا في مصر نواب صفوي كل هذا فعله الإخوان لا ليحملوا الشيعة على ترك مذهبهم ولكنهم فعلوه لغرض نبيل يدعو إليه إسلامهم Qu qu Veu-i que l'on diu, subhanAllah. Això ens dona l'égard totale de aquella gent. Que l'on ens préserve. Que l'on ens préserve de, de, de l'aveuglement et de l'égardment. Il diu dans aquest article, dans Majalat al-Da'wa, le, le numéro 105 de juillet 1975 de juillet 1975 Euh, pardon de juillet 1985 le titre de l'article c'est sunna wa chi'a et il dit dedans le rapprochement entre les chi'a et, et et les euh, entre les et la sunna et les sunna c'est obli une obligation pour les fuqaha maintenant donc il dit également après avoir dit ça il dit et la, la, la relation entre les Ikhwan et les hauts placés et les, les représentants des Shia n'a jamais cessé. Il dit, parce que les Ikhwan ont contacté, ont eu des, des relations et des contacts avec Ayatollah et ils, et ils ont invité en Égypte Nawab Safaroui et tout ça, les Ikhwan l'ont fait non pas pour amener les Shia à abandonner leur secte abandonner leur religion, non hein? ils l'ont fait uniquement pour un, un but qui est noble et c'est un but que, que leur islam les invite à euh, un but que, les, que leur islam, c'est un objectif que, le, un, un noble objectif que leur islam les invite à 1 euh, à rejoindre c'est à dire d'essayer de rapprocher entre les sectes islamiques euh, à la à la limite la plus proche possible hein? donc donc on voit dans cette parole de euh, de cet individu Omar au marmis qui est un soufi, 1 qui est un soufi égaré donc il disait ce genre de parole il dit on a on a fait des relations avec les, les rafidahs et les représentants parmi les rafidahs et la raison pour laquelle on a fait ça c'était pas pour qu'on leur demande d'abandonner leurs fausses croyances ou d'abandonner leurs sectes c'est seulement pour soi-disant faire un rapprochement entre les différents groupes et les différentes sectes islamiques et les madahib ils s'appellent les madahib, au lieu de les appeler des sectes Ils les appellent des badaires comme, comme ils traduisent des fois ce mot là par des écoles de pensée ou des trucs de ce genre alors que des, ce sont des sectes non pas des écoles ou des madaires donc on voit que ici ils, ils sont arrivés à un point très loin là, dans leur dans leur, dans leur, euh, dans leur euh, explication dans leur parole dans leur, comment ils disent de façon explicite qu'ils veulent même pas leur faire la garroie ils veulent même pas les appeler à abandonner leur, leur égarement et leur cre Ils veulent seulement se rapprocher. Mais faire un rapprochement, un rapprochement sur basé sur quoi Pour, Si on veut faire un rapprochement quelconque, il faut que ce rapprochement-là soit basé sur des fondements et sur des principes et sur un terrain d'entente. Peu importe avec qui tu veux faire un, un, un rapprochement. Donc, si tu veux faire un rapprochement avec les juifs ou avec les chrétiens ou avec euh, les rafaudants ou n'importe quel autre groupe, il faut la, avant même de commencer, soi-disant, ce dialogue ou ce rapprochement, il faut commencer par établir les bases et les fondements sur lesquels on va se mettre d'accord. Et ce, ce fondement-là, principalement, ça doit être la ilaha illallah, c'est-à-dire le fondement, c'est la aqidah et le, le tawhid. Si on n'est pas d'accord pour, se, mettre, pour se, se réunir et pour dialoguer et pour s'entendre sur, ce sur cette base-là, Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas de rapprochement possible Aucun rapprochement possible Si on ne respecte pas ces conditions-là C'est pour ça que les Ikhwan Des fois, vous les entendez Ils vont citer le verset Venons à une parole Commune Entre vous et nous et eux, ils pensent que cette parole, c'est une parole sous laquelle on s'entend mutuellement, sous laquelle on est d'accord tous les deux, qu'on a inventé nous-mêmes, qu'on a décidé ou choisi nous-mêmes. Et ce pas ça que Allah dit dans le verset. Parce que si on continue la suite du verset, Allah dit « En la na'abuda illallah »« En la na'abuda illallah » C'est-à-dire qu'on n'adorera pas personne excepté Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on ne va pas se prendre les uns les autres comme des des comme des seigneurs en dehors d'Allah Pour qu'on halal ce qui est haram, qu'on haram ce qui est halal, il des choses de ce genre. Donc ça c'est des conditions que a établi déjà du tawhid hein, et de se baser sur la révélation d'Allah subhanahu wa et non pas de dire de dire on va choisir une parole pour se rapprocher entre nous puis pour dialoguer entre nous. Comme ils, comme ils font maintenant il y a une, une conférence qu'ils avaient organisée ici à montréal ils ont fait un soi disant rapprochement et ils ont mentionné en haut euh, venez euh, et par, mettons nous d'accord ou réunissons nous vers une parole commune ou quelque chose comme ça puis en dessous en haut du titre euh, pardonnt juste en dessous du titre en rose ils ont mis le mot « amour » en grosses lettres. Puis en, après, à côté, ou tout, de chaque côté de la, du pamphlet ou de l'affiche, la, la ils ont marqué le mot « amour » en différentes langues. En français, en anglais, en, en arabe, en, en chinois, en, en hindou, en... Toutes les langues qu'on peut imaginer, même en, même en, en, en langue euh, amérindienne, et inuite, Allez, tous ces noms-là, ils ont tous marqué « amour ». Donc, en voulant dire, venons à une parole commune, c'est-à-dire, cette parole-là, ils ont choisi que c'était l'amour. Donc, ils devait s'unir sur l'amour. Bien entendu, ça fait un peu hippie, « peace and love » et tout. Et, <rire> c'est-à-dire, ils ont oublié complètement les fondements du tawhid, « la ilaha illallah, muhammed rasulullah » et « alwala wal bara ». Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh, en note de bas de page, le cheikh euh, Abu Abdul A'la انظر هذا التصريح المشين الذي يبين لك بجلاء عقيدة القوم وأن منهجهم قام على عدم البراء من مناهج أهل البدع بل ولا من مناهج أهل الكفر حرصا منهم على ضم أهل البدع وأهل الكفر تحت راية حزبهم لتحقيق دولتهم المنشودة القائمة على mutanaqidat mutanaqidat allati albasuha libas alislam zuraan wa buhtana laki dimaqa adikum ils ont dit explicitement ici leur aqida hein et leur manhaj et que leur manhaj est basé sur le fait de ne pas se désavouer de de parmi les gens de bid'a et même de personne parmi les gens qui sont sur le kofre dans le but d'arriver à leur objectif et leur intérêt, c'est-à-dire de rassembler tout le monde, peu importe que ce soit des gens de bid'art, peu importe ce soit des gens de kouf, tous ces gens-là, de les réunir sous leur drapeau et sous leur, sous leur bannière, la bannière du, du parti des Irkouan, pour arriver, soi-disant, à établir leur idéal d'état qu'ils veulent établir, soi-disant, euh, auquel ils veulent faire porter une un, un, un apparence islamique. Hein, et bien entendu, de manière injuste et complètement mensongère. Donc ça c'est pour faire comprendre ce, cette idée-là ou cette idéologie-là qu'ils ont. Et c'est pour cette raison-là que vous allez voir, moi je l'ai constaté ici à Montréal et vous le constaterez également ailleurs, que vous n'allez jamais entendre les Hérouanes critiquer ou mentionner les erreurs des gens de Bédard. Et s'ils vont les critiquer, c'est uniquement sur un plan politique mais jamais sur les questions qui n'ont rapport avec les fondements et de l'aqidah. Et vous allez avoir certains parmi les surouriyins, qui sont des ikhwan, qui suivent le manhaj euh, des ikhwan, mais qui ont certains aspects de l'aqidah d'ahels sunnah, parmi, les, parmi les, ces gens-là, donc, euh, vous allez en trouver certains d'entre eux qui vont mentionner, par exemple, euh, يعni, les erreurs des rafidah, Hein, et qui vont les critiquer comme même Mohamed Sourour lui-même qui a écrit un livre qui s'appelle Wajah Adarul Majous et ça c'est supposément lui qui l'a écrit, il avait utilisé un, un nom d'emprunt pour pas se faire traiter de, de traître hein, par ses, par les Ikhwan à l'époque parce que les Ikhwan n'acceptaient aucune critique contre les Rafidashia et en particulier au moment de euh, au moment de la de la soi-disant révolution de Rouménie. Donc, il avait écrit ce, ce livre-là pour réfuter hein, les rafidats et il avait utilisé ce nom d'emprunt. Mais c'est pour dire, malgré ça, hein, ils, sont, ils se mettent alliés avec tous ceux qui étaient d'accord avec leur rapprochement avec les rafidats. Donc, vous les voyez en train de critiquer les rafidats, mais ils prennent pour allier les ikhwanes qui devant le rapprochement avec les rafida. C'est des contradictions, hein. Et euh, donc aussi en également il y a pas il a pas il quelques mois de ça, j'ai trouvé sur euh, YouTube il y avait une vidéo de du frère de Tariq Ramadan dans laquelle il parlait dans une chaîne de télévision iranienne, hein. Euh, pour euh, commémorer l'anniversaire la, la, de Rouménie donc ils, ils ont pris son témoignage et là il parle de Rouménie il dit, c'était comme je l'ai mentionné déjà hein, ça j'en ai parlé déjà mais je le redis encore il a mentionné, il dit que Rouménie c'était pas seulement l'imam pour les, Pour les chiens, mais c'est également l'imam pour tous les musulmans des sunnis et des chiens aussi et il a parlé comment sa révolution iranienne euh, avait euh, yani, eu un impact partout dans le monde musulman puis que ça a fait peur aux occidentaux soi-disant parce qu'ils ont vu que c'était le peuple qui, euh, qui s'était élevé contre l'impérialisme etc. etc. Et à la méthode, un peu à la, à la façon des, des, des khawarijs Hein, qui appelle à la rébellion contre les dirigeants, et, et ainsi de suite. Puis après, <coughs> et après, il dit, on a vu cette force populaire qui s'est manifestée euh, avec le fils en Algérie, il a parlé du fils, il a parlé d'autres groupes, d'Irwans, dans différents pays musulmans qui ont essayé de faire des, des euh, révolutions, eux aussi, puis que soi-disant, on les a stoppés à chaque fois. Donc, tout ça pour est euh, toujours en train de tourner au même, autour du même sujet mais sans jamais parler des questions de fondement et la même chose avec Tariq Ramadan qui est le petit-fils de Hassan al-Banna quand il parle de l'Iran il n'a que des compliments et que des éloges à faire il va critiquer certains des aspects euh, qui, qui, qui, qui sont contraires à ses intérêts par rapport à l'Iran par exemple il va dire au Kouffar quand il parle avec des, des chrétiens et des juifs il leur disent moi je suis contre l'Arabie saoudite ça il le dit tout le temps et il n'a aucune pitié n'a aucun respect pour l'Arabie saoudite parce que c'est il a la haine pour l'Arabie saoudite hein? premièrement parce que c'est ils ont une aqida salafia et qu'ils sont sur la vérité le Coran et la Sunna mais en particulier également aussi parce que yani, euh, comme, euh, il y a comme il les critique et il défend les Rafidah il défend les Rafidah et il mentionne que des élages à leur sujet, donc il dit par exemple quand il parle avec les koufars sur la question du hijab il dit, je, moi j'ai pas peur de critiquer l'Iran euh, et je leur ai dit que je suis contre l'imposition euh, du hijab et qu'on n'a pas le droit de l'obliger de l'imposer alors que c'est pas vrai c'est faux c'est non seulement non non seulement c'est faux que' on n'a pas le droit de l'imposer et de l'obliger aux femmes mais c'est une obligation pour le dirigeant musulman d'ordonner aux femmes de se couvrir islamiquement et de s'habiller et de respecter les règles du hijab. donc il ment un ilment de, de, de, de dire qu'on n'a pas le droit de l'imposer et il cache la réalité que c'est non seulement que il a, on a le droit de l'imposer mais que c'est une obligation de l'imposer et que et que ce le dirigeant qui qui, qui n'oblige pas aux femmes de se voiler correctement islamiquement il commet un péché devant Allah. et il aura des comptes devant Allah. parce que d'ordonner le bien et d'interdire le mal dans la société c'est avant tout une responsabilité pour Celui qui détient le commandement et celui qui est responsable, c'est le dirigeant dans le pays musulman. Donc, s'il ordonne le bien interdit du mal et qu'il ordonne aux femmes d'obéir à Allah et qu'il leur interdit de désobéir à Allah, eh ben, euh, il aura la récompense pour ça. Et s'il manque dans cette obligation-là, bien entendu, il aura des comptes à rendre le dirigeant devant Allah au jour de la résurrection. Donc ça c'est important de le comprendre, mais on voit comment il ment, et il critique donc l'Iran sur quelque chose qui a rapport avec le hijab, comme ça, parce que c'est contraire aux des, à, à ses intérêts par rapport en face des couffards, il, il veut essayer de défendre la liberté, donc il est obligé de critiquer l'Iran par rapport à ça, hein? et l'Arabie Saoudite, ça c'est connu. Mais Yani, sous les questions de Harida, le fait qu'ils adorent les tombes, le fait qu'ils insultent les sauhrabat et toutes ces choses là ça, il n'en mentionne jamais un mot, hein? même pas on n'entend même pas un son de sa part venir de sa bouche par rapport à ce, à ce, à ce genre de point fondamental. <coughs> Ensuite, euh, on voit, par exemple, dans les paroles deAmal Th Me encore, il dit Praal. ويقول ايضا وبعيدا عن كل الخلاف الخلافات السياسيه بين الشيعة وغيرهم فما يزال الإخوان المسلمون حريصين كل الحرص على أن يقوم شيء من التقارب المحسوس بين المذاهب المختلفه في صفوف المسلمين هو اي سي انكويل فيل ردييل دي et si on s'éloigne de toutes les divergences politiques entre les chiens et les autres, hein, les rous continuent toujours à désirer et à faire des efforts pour euh, à faire tous les efforts possibles pour arriver à faire un certain rapprochement palpable entre les différents groupes et les différents sectes dans les rendies musulmans. Ça C'est une autre de ces paroles et une autre citation donc le Cheikh il dit un point ici Cheikh Abu Abdul A'la il mentionne dans la note de bas de page il dit c'est ce qui nous a dit l'hélicité de l'église et de l'église dans le discours de ما هي حقيقة هذه المذاهب التي تدعي أن الإسلام جعل التوحيد بينها هدفا نبيلا له هل هي مما أنزل الله سبحانه وتعالى أم هي من أهواء أهل البدع فالرجل يوهم القارئ العام الجاهل بدينه أن هذه المذاهب تنهل كله من الكتاب والسنه وانما بينهم اختلاف بسبب التباين الاجتهاد في فهم النصوص ولو فصل حقيقه مذهب الشيعة ومن ثم لجأ الى الاجمال والالهام c'est ça que les, les gens de bid'a font toujours ça ils utilisent toujours des formules, des formules euh, يعني, qui sont des euh, générales et qui ne sont pas précises et qui sont des formules euh, vagues, en fait, pour faire croire à la personne qui n'a pas euh, de, con de connaissances approfondies sur l'islam que il yani, n'y euh, a pas vraiment de divergence fondamentale entre les, les gens de la sunna et les chiats. Donc, il veut faire croire, en fait, qu'il n'y a pas de divergence et il veut cacher la réalité. Donc, ça c'est l'attitude de ces gens-là, et ils utilisent toujours ces méthodes-là. Et même, on, on le retrouve chez tous les Ikhwan, et tous les gens de Beda en général, quand ils parlent, que ce soit qu ils, quand ils sont en train de parler aux koufars, quand ils sont en train de parler aux musulmans, ils restent toujours dans le vague, ils restent toujours dans le général, ils rentrent jamais dans la précision, dans les détails, dans la clarification, dans l'explication. Pourquoi Pour laisser croire aux gens que... Il n'y a pas vraiment de problème, il n'y a pas vraiment de divergence, alors que la réalité c'est tout à fait le contraire. Il dit ensuite, « Alors il dit, « Si les taïfes se trouvent, se trouvent les mouquassirés dans leur religion, si ils ne se trouvent pas à réaliser ce qu'il y a tous les musulmans dans la regardez jusqu'à quel point il va et jusqu'à quel extrémisme il va. il dit que les foukara des deux groupes sont ils ils vont être considérés comme étant euh, comme ayant manqué dans leur devoir religieux hein? ils vont être considérés comme, comme ayant man eu un manque dans leur obligations et dans leur euh, devoir religieux s'ils ne travaillent pas à réaliser ce rapprochement que chaque musulman, dont, dont chaque musulman espère voir euh, la réalisation de, de ce rapprochement euh, à l'orient et en, en Orient et en Occident. On sur toute la terre entière. Donc, c'est-à-dire que, pour là, il est en train de faire croire aux gens que de faire ce rapprochement-là entre Ahl-Sunnah et, euh, et entre les Rafidah, c'est une obligation religieuse. Hein donc ça c'est grave et ici il dit انظر الى l'anad de Bat-Baj انظر الى هذا الغلوب في في تكهن ما في قلوب المسلمين طالله إنها مكيدة شيطانية من أولياء الشيطان الروافض الزنادق الزنادق li jazb al muslimina ila aqaidihim al muntina bism regardez encore qu'est-ce y a un autre exemple ici des paroles de si je commence à lire ça vous allez pas ça va être un peu long mais c'est pour dire il dit Fui al-Mawsu'a al-Haraqiyya. Dans son livre qui s'appelle Al-Mawsu'a al-Haraqiyya. Fethi c'est le, euh, le responsable d'Ikhwan au Liban. C'est où c'était, je ne sais pas s'il a encore envie, mais c'est lui qui est responsable d'Ikhwan au Liban. à la page 289 de ce livre, Al-Mawsu'a al-Haraqiyya, il a dit ou il a écrit Al-Shahidu Nawab Safawi Shabun متوقد إيمانا وحماسة واندفاعا بلغ من العمر تسع وعشرين عاما درس في النجف في العراق ثم رجع إلى إيران ليقوذ حركة الجهاد ضد الخيانة والاستعمار وأسس في إيران حركة فدائيان, فدائيان إسلام التي تؤمن بأن القوة والإعداد hi ha sabi l'u-tat-hi-ra l'art al-Muslima minas-sohioniyin minas-sohioniyin wal-musta'amirin donc il dit euh, ici que Fethi Yakan, il a dit dans ce livre-là qu'il l'appelle le martir, el shahid nawaab safa on a parlé de lui déjà c est, c est, il dit c'est un jane qui, qui a une, une foi et un, un hamas dire hamas ça veut dire une ferveur une, une, une, une, une énergie une énervement tu sais, est, il est émotionnellement euh, excité et euh, il, il a atteint l'âge de dix neuf vingt ans pardon vingt neuf ans et il a étudié à najaf en irak il est retourné après en iran pour diriger Le mouvement de djihad contre les traîtres et contre les colonisateurs. Et il a fondé en Iran le mouvement qui s'appelle Fada'iyan Islam, qui croit en l'utilisation de la force et la préparation hein, militaire ou la force pour purifier la terre des musulmans, de, de, des sionistes et des colonisateurs. فإذا طهر هذا المجاهد المزعوم الأرض من الصهيونيين والمستعمرين أحل مكانهم من؟ أليحل مكانهم المسلمين؟ أم يمكن لقومه الروافض المجرمين الذين يستبيحون دماء المسلمين وأموالهم؟ donc il dit euh, le chefkh Abbouabo abdellah il met comme commentaire ici il dit et si ce soi disant moujar il purifie cette, il, il fait cette soi disant purification de la terre et qu'il enlève les sionistes et les colonisateurs il va mettre il va mettre qui à, la, à leur place est ce qu'il va mettre les musulmans à leur place ou bien il va mettre son peuple de, de Rawafid les criminels qui rendent halal le sang des musulmans et leurs biens donc ça c'est des exemples de, de ce genre de paroles puis il y a d'autres citations encore de Fethi Yaqan euh, je pense pas que ça vaut la peine de tous les mentionner puisque c'est bien long puis on va terminer tout ça avec une dernière citation pour aujourd'hui ou bien une citation de la part d'un de des Irwan aussi qui s'appelle Izzouddin dans son livre C'est dans ce livre-là qu'il explique la position des, soi-disant, des savants musulmans au sujet de la révolution de Khomeini. Vous allez voir, les noms qu'il mentionne sont tous des Ikhwan. Donc, c'est pour vous montrer comment, pour eux, les, les savants, c'est eux. Et quand, comme aujourd'hui même, par exemple, euh, aux États-Unis et au Canada et en Europe, ils ont leurs représentants, les Ikhwan, et ils essaient de faire croire aux musulmans que leurs représentants ce sont eux les, les savants et ils, ils, ils mettent de côté tous les savants du Coran et de la Sunna qui appellent à s'accrocher à la voie des salafes salih pour eux ce ne sont pas des savants et ils utilisent tous les moyens pour les discréditer pour les rabaisser et tous leurs euh, leur soi-disant euh, penseurs et activistes islamistes qui sont des ignorants de l'islam la plupart du temps ils sont, sont docteurs en chimie, sont docteurs en, en, en économie ou en d'autres sujets comme ça, ils sont architectes ou ingénieurs, ils connaissent, ils connaissent tout dans la dunia, mais ils sont complètement des ânes dans ce qui, dans ce qui a rapport avec la religion. Et eux, ces gens-là, ils les mettent comme si c'est eux les représentants de l'islam et les savants de la Ummah. Et s'ils trouvent quelqu'un parmi les savants qui est sympathisant avec leur cause, et eh bien, ne pensez pas que ils vont le respecter par rapport à sa science de l'islam. Ils vont uniquement le respecter du fait qu'il est sympathisant avec leur cause et euh, ils, vont le, ils vont profiter de lui de sa science pour se donner une crédibilité devant les musulmans en le, en le mentionnant, mais ils ne vont pas être d'accord avec lui si ce, si ce savant-là les contredit dans leur manhaj et dans leurs principes et leur fondements. Donc, c'est pour ça que, quand ils prétendent respecter les savants ou qu'ils mettent de l'avant certains savants, hein, vous allez voir, par exemple, maintenant, ils, ils défendent ils aiment Qardaoui, mais si Qardaoui commence à les contredire et à les opposer dans leurs fondements, ils vont commencer à rejeter Qardaoui, à l'insulter, comme ils insultent les autres parmi les savants qui sont pas d'accord avec eux. Hein. Donc, c'est pour dire, de cette façon-là, quand ils trouvent quelqu'un qui a qui a du de la charia, ils vont seulement le respecter s'il est en faveur avec eux ou sympathisant avec eux. Mais sinon, ils le rabaisent, comme ils n'importe quelle autre personne parmi les musulmans qui est contre leur système ou leur principe. Donc, qu'est-ce qu'il dit Uzzeddin dans ce livre, à la page 34 et 35? Il dit, « Ou abad » فإذا كان هذا رأي البنة وشلتوت وأبي زهرة زهر والغذالي والتلمساني وفتحيكان وأنوار الجندي وعبد الكريم زيدان وش وشكعة وخلاف والبهنساوي وصعيد حوى ووافي والعظمي ومودو والمودودي وحسن أيوب ومشيخ الأزهر وغيرهم من أعلام المسلمين وقادتهم فماذا تعني هذه الأصوات الغريبة التي نسمعها من وقت لآخر تدعو للتكفير وإشعال نار الفتنة وسكب مزيد من المرارة في الحلوق ومزيد من الحقد في السدور ماذا يريد رسل البغضاء والوقيعة من أوراقهم ومحاضراتهم غير أن يتسع الحريق فيما, فيما, فيما غير أن يتسع الحريق فيما فيما, فيما Sifal-mustakbirina-mu'allaq Fima-sifal-mustakbirina-mu'allaq Fauqa-riqabina Donc, il dit ici Après qu'on ait, euh, qu ait mentionné L'opinion d'Al-Banna Et de Cheltot Et d'Abi Zahra Donc, tous les noms que j'ai mentionnés en arabe bon, Vous pouvez savoir que Je parlais de, de ces noms de, Des noms de ces individus-là C'est euh, Hassan al-Banna, Mahmoud Shaltout, Abid Zahra, euh, Al-Ghazali, Al-Tilmissani, Fatiha euh, al, al jundi Abdul Karim Zaydan, tous ces noms-là, c'est déjà qui sont soit les ikhwanes ou des sympathisants avec les ikhwanes. Al-Maudoudi et d'autres. D'ici, tous ces gens-là sont tous d'accord avec le rapprochement. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que, qu -ce que, que ces voix étranges qu'on entend qui appellent au takfir hein? et qui veulent rallumer le, le feu de la fitna et rajouter de l'amertume dans la gorge et du feu et de la rancune dans les, dans les cœurs. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces messagers de la haine, hein? de ramener donc, avec, leur, euh, avec leur, leur texte, avec leurs pages et leur euh, conférences qu'ils font, accepter que d'élargir euh, le feu hein? et de, de donner plus de force à l'épée des, des arrogants qui sont accrochés au-dessus de nos coups. Donc, c'est cette citation-là qu'il mentionne ici. Et il a mentionné dans la, la, la liste des gens qui sont euh, en faveur du rapprochement, Saïd Hawa. Puis plus tard, euh, Saïd Hawa il a, euh, il est revenu sur sa position. Euh, il a écrit un, un texte ou un livre qui s'appelait « Al-Khumainiyya » Euh, donc, il, il a parlé des, des singularités dans la croyance de Al Khomeini de même que dans ses positions et il a euh, donc montré la réalité de cette soi disant révolution dans plusieurs euh, citations qu'il a mentionné des, des choses qui sont dans son livre, dans les livres de Al Khomeini et des choses de ce genre jardin. Euh, il l'a mentionné parmi eux, mais en réalité, lui, il est revenu sur sa position, Saïd Hawa. Malgré que c'était lui aussi un des Ikhwan, et qu'il était lui aussi un Soufi, et qu'il appelait au Soufisme, etc. Mais euh, au moins, il est revenu sur cette, cette erreur-là qu'il avait fait préalablement. Donc, euh, il dit, donc ça c'est encore euh, le Cheikh Abu Abdel A'ala, Donc, je ne vais pas m'attarder trop parce que sinon on, on prend trop de temps puis on ne finit plus. Donc je, je vais m'arrêter encore une fois ici, aujourd'hui. J'aurais voulu euh, y terminer cette section-là, mais ce n'est pas passé pour aujourd'hui puisqu'il reste encore euh, plusieurs citations à mentionner. Je pensais que j'allais pouvoir finir la, la, les par la, la parole au sujet des Ikhwan et de leur groupe et de leur position envers les Shia-Rafidah euh, dans un cours euh, dans deux cours, mais ce ne sera pas possible donc on va peut-être prendre plus que ça pour en finir avec euh, leur position et comme je disais là, au dernier cours, c'est important de comprendre la position des Ikhwan envers les Rafidah pour comprendre justement l'attitude de certains musulmans aujourd'hui à notre époque qui font tout pour les défendre et pour euh, empêcher les musulmans de les critiquer Hein, au nom soi-disant de l'unité des musulmans c'est très important de comprendre ça parce que ce sont eux la cause principale du fait que leur secte maintenant la secte des Rafidats se propage dans les pays des musulmans d'Ahl de Sunna donc euh, c'est très important de comprendre ça donc, euh, pour, pour se protéger justement puis se protéger de cette secte des, des, des Rafidah sachez que, comme certains ulama ont, ont mentionné que la secte des Rafidah elle est plus dangereuse euh, pardon, la secte des Ikhwan elle est plus dangereuse que la secte des Rafidah et des autres sectes la raison pour laquelle ils disent qu'elle est plus dangereuse c'est parce que euh, les Rafidah, c'est une secte parmi les autres hein? et donc elle a ses dangers, puis on la connaît puis on sait que yani sonu khuzicha avec le coran et la sunna mais le, la secte ikhtwa al non seulement elle a des erreurs et elle a des égarements mais elle réunit à l'intérieur d'elle-même toutes les sectes dégarment ensemble Donc, celui qui, qui, déjà on, dit, si on dit que les, les, euh, les sont des égarés qu'est-ce qu'on va dire d'une secte qui réunit toutes les sectes y compris les rafida hein qui ont les chiites les rafida les khawarij les mu'tazila hein ils voient les chrétiens tous ensemble hein c'est encore paix donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui inchallah subhanak